أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاش فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة, زيتونة لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدى On va kerk ensemble de notre implication de plus van En de palestinienne en tant que telle et en même temps c'est vrai que ça peut nous aider à une réflexion plus générale sur ce que des français de confession musulmane et plus généralement préoccupés par l'état du monde ont à dire sur l'état du monde et sur la politique internationale et ça touche en retour votre positionnement citoyen par rapport à votre propre État, bien sûr, votre propre gouvernement, bien sûr. Alors, moi je vais faire d'abord une introduction extrêmement courte, en posant un certain nombre de questions et de problèmes que je peux percevoir. J'étais très récemment, je suis allé à plusieurs reprises, et, et j'ai pu me rendre compte également des problèmes qu'il y avait dans le discours des Américains de confession musulmane, des Nord-Américains de confession musulmane sur la question palestinienne. Un vrai problème, non, plutôt, une vraie série de problèmes. Alors ce que je vais faire là maintenant avec vous, c'est de déterminer, en guise d'introduction, une série de problèmes que je peux percevoir et qui sont vraiment, qui sont vraiment cruciaux parce que je ne vois pas à l'horizon émerger une, un discours fondée sur une réflexion basée sur une compréhension générale du problème, si ce n'est, malheureusement, la décharge émotive qu'expriment très souvent, et heureusement d'ailleurs, les musulmanes et les musulmans, lorsque la télévision, ou lorsque les médias, d'un point de vue général, parlent de la situation catastrophique euh, du peuple palestinien, et donc c'est la décharge émotive, affective, Euh, qui fait que tout à coup on descend dans la rue et que là maintenant, vous avez remarqué, on en parle moins et donc il n'y a pratiquement plus personne dans la rue. En d'autres termes, le tempo médiatique sert à la résonance de, des manifestations que nous proposons et donc ça aussi, ça, c'est un, une question qu'il faudrait qu'on se pose. Donc une série de questions que j'aimerais vous poser, donc ça va prendre quelques minutes, ensuite la parole va vous être donnée, je crois que c'est une excellente méthode là, qui a été choisie par les organisateurs, c'est de vous donner beaucoup la parole aujourd'hui, puis ensuite, ben, euh, dans un troisième temps, donc euh, après cette introduction, vos réflexions les uns, aux, les uns et les autres, eh bien peut-être une synthèse euh, à partir de vos réflexions, à partir de vos questions euh, et de vos interrogations. Quel est le problème en fait Le premier problème que l'on a par rapport à la question palestinienne, c'est la compréhension profonde de la situation et des enjeux de cette situation. S'agit-il d'une problématique qui est spécifiquement politique S'agit-il d'une question qui est fondamentalement religieuse S'agit-il d'un rapport que les musulmans auraient de façon essentielle et déterminée et de façon donc conflictuelle avec la tradition juive. S'agit-il aujourd'hui d'une blessure qui est aujourd'hui dans le monde arabo-musulman et qui détermine la réalité du rapport que les musulmans ont avec l'Occident en d'autres termes, de quoi s'agit-il De quoi parlons-nous Un certain nombre d'entre vous, lorsqu'ils parlent, mettent en évidence le fait que c'est une spoliation strictement politique. Le débat, il est uniquement politique. Et donc, c'est l'histoire d'un État qui se constitue sur la terre d'un autre peuple et qui le spolie de l'ensemble de ces droits pour déterminer, constituer, institutionnaliser l'état d'Israël et finalement ne pas reconnaître les droits du peuple juif. C'est une des approches, et vous l'entendez d'ailleurs, pratiquement chez tous les partenaires que nous avons, jusqu'à aujourd'hui, la réalité de ce premier moment de l'histoire, puis ensuite aujourd'hui de cette répression à laquelle nous assistons quotidiennement dans les territoires occupés et avec le déni euh, de l'ensemble des décisions qui ont été euh, stipulées par les Nations Unies au travers de l'histoire récente euh, par rapport aux résolutions qui a pu y avoir et qui se sont accumulées et qui n'ont jamais été respectées pour la quasi-unanimité. On peut avoir cette approche. Pour d'autres qui peuvent intervenir sur les mêmes estrades, La question n'est absolument pas de cet ordre. Dans le fond, l'état d'Israël et l'islam, c'est une question religieuse, et strictement religieuse. Le droit des musulmans à leur lieu saint et à la place, et à la reconnaissance et au respect de ce droit, nous amène à la non reconnaissance ou peut amener, chez certains, à la non reconnaissance de fait, de droit, et, sur le plan historique, du seul État d'Israël et de l'État d'Israël en tant que tel. Et c'est un autre discours. Mais qui peut rejoindre le premier au sens que l'on voit aujourd'hui à la télévision un peuple réprimé, les Palestiniens, Et donc on va parler de la répression contre le peuple palestinien et on va dire à partir de cette répression quelque chose sur le fait religieux. Dans les deux cas, si vous écoutez, on s'aperçoit qu'il y a un malaise. Et la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous ici, dans la salle, pensent quelque chose à voix basse et disent autre chose à voix haute ils peuvent dire à voix haute respect du droit des palestiniens à leur terre ils peuvent penser à voix basse non reconnaissance totale de l'état d'Israël et quand on ne le dit pas on dira de façon détournée Que même si l'on reconnaît l'état d'Israël, on est quand même dans l'obligation de reconnaître qu'il y a spoliation et on aimerait quand même l'état palestinien. Et il y en a certains, quand vous grattez un peu, c'est assez amusant, parce qu'ils peuvent dire en public quelque chose à laquelle ils ne croient pas en privé. Ils peuvent dire, pour défendre les palestiniens, nous sommes pour deux états, l'application des résolutions de l'ONU. Puis vous prenez le frère à côté, il dit, t'es vraiment toi pour deux états et il dit, non, non, je dis ça pour les palestiniens. En d'autres termes, là où vraiment nous touchons du doigt les vraies contradictions de la conscience des citoyens européens de confession musulmane, il est exactement là. Il n'y a pas de discours clair sur ce que l'on dit et ce que l'on veut et ce que l'on soutient. Ce qui fait qu'on a des discours alambiqués. Ça, c'est sur le plan général. C'est sur la question palestinienne en tant que telle. Il faudra bien falloir qu'on en parle un jour, de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on dit vraiment. Parce que vous ne pouvez pas publiquement dire « Nous sommes pour les résolutions des Nations Unies pour la protection des droits palestiniens » et en même temps dire en privé « Mais je ne reconnais même pas l'État d'Israël. » Vous ne pouvez pas utiliser le droit international pour protéger un peuple Et nier les résolutions du droit international quand il a reconnu un État. Vous ne pouvez pas utiliser le droit pour vous et le nier pour les autres. Ou alors il faut avoir une position, il euh, faut avoir un double discours. Alors ça, c'est les champions. Nous sommes parfois, c'est vrai, quand certains nous disent, mais il semblerait quand même que vous avez un double discours. Franchement, qui d'entre nous ne sait pas que ce qu'on entend dans les mosquées, ce n'est pas ce qu'on qu entendra sur la voie publique que parfois, il y a un discours dans les mosquées qui est totalement différent que ce qu'on dit sur la voie publique. Qui peut le nier, ça? Qui peut nier aujourd'hui, en pouvant se le ici dans cette salle, qu'il n'y a pas dans la communauté musulmane aujourd'hui même des invocations, qui, si elles sont prises et comprises sur le plan absolu, ne peuvent être qualifiées en langue française que de judéophobes? Qui peut le dire Personne, parce que c'est vrai. Parce que certains ont des invocations judéophobes. Et ils sortent de la mosquée et disent, on n'a rien contre les juifs, nous c'est contre les sionistes. Mais là, tu as dit juif, là. Alors, il faut qu'on se mette d'accord. Soit, comme certains, un jour j'étais aux états unis à la, fin de la, à, la fin, à la sortie de la mosquée, je discute avec un frère et on parlait de ça. Il me dit, attends, attends la ruse en temps de guerre, c'est possible. Et je dis, ben, la ruse en temps de guerre, bien sûr. Et il dit, on est en temps de guerre. J'ai continué la discussion. Je lui dis, alors ça veut dire que quand tu sors voir un Américain, concitoyen, lui de confession chrétienne ou autre, et toi de confession musulmane, tu lui dis bien on est en état de guerre, je te dis ce que je veux. Ou alors, tu lui dis, on est, un, on est en état de guerre, au minimum, qu'il sache quand même que tu es en conflit. Parce que dire à quelqu'un, on est en état de guerre, et puis qu'il ne le sache même pas, ce n'est pas de la trahison, c'est de la lâcheté. C'est lâche. Moi, si quelqu'un vient vers moi, et me salue, et me, et me traite de concitoyen, et dans sa tête, il est en guerre avec moi, c'est un lâche. Soit tu te lèves et tu me dis que tu es en état de guerre, soit tu es en état de paix. Et les règles de la paix ne sont pas les règles de la guerre. Je veux dire, de savoir ce que ça veut dire, Minelkeber en islam, parmi les grands péchés, d'avoir un contrat avec quelqu'un et de le trahir. Minelkeber Et quand tu es avec un concitoyen, tu es dans un contrat tacite que nous sommes en état de paix. Il faut savoir Si on est en état de paix, il y a un contrat entre nous, implicite. Et devant l'Assemblée de que tu sois musulman ou que tu ne le sois pas, le contrat, il est sur ma tête. Là-dessus, je serai jugé. C'est-à-dire tu seras demandé, tu seras questionné sur, le, sur les contrats. Donc, il faut savoir où on en est. Donc, ici, sur le plan général, vous m'avouerez que ce n'est pas clair. Et deuxième élément, et je m'arrête là parce que je pourrais vous faire une liste des, des domaines dans lesquels ce n'est pas clair, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a une chose qui est sûre et dans laquelle nous sommes tombés. C'est qu'aujourd'hui, en face de nous, ce n'est pas une guerre traditionnelle, deux camps l'un contre l'autre. Vient se surajouter à deux camps l'un contre l'autre, dont il faudra quand même dire un jour que c'est un éléphant en face d'une souris, Déjà qu'il y ait une table de négociation entre l'éléphant et le souris, ça tient de, de l'illusion d'optique. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de table. Donc, déjà, on est dans ce type de conflit, mais viennent se surajouter d'autres champs de bataille. Quand le jeune Muhammad, rahimahoullah, est décédé. Shimon Perez a dit c'est une guerre de l'image. Au moment où il dit ça, son intuition